Fonds social européen qui, pourquoi, comment, entretient avec Isabelle darous chargée de mission de la CRES-Aquitaine. Comment fonctionnent les fonds européens Les fonds européens sont en fait euh, des, euh, des fonds que les, les États versent auprès de la Commission européenne et euh, ensuite la Commission européenne les redistribue auprès des États membres. Donc au tout début, c'est euh, l'État membre qui va euh, redistribuer euh, ces subventions-là auprès des régions. Ces fonds-là sont réglés, euh, sont gérés au niveau de, de, de programmes opérationnels. Ces programmes opérationnels, il en existe un par fond. Il y a un programme opérationnel pour le FEDER, un programme opérationnel pour le FSE, pour le FEDER et le FEP. Ce sont différents fonds qui vont donc intervenir en fonction des thématiques. Le FEDER, c'est le Fonds Européen de Développement Régional, donc c'est ça va être plus des actions sur l'innovation, le développement durable, enfin ces thématiques-là. Le FSE, bien sûr, c'est la politique de l'emploi. Donc ça va intervenir sur les, les créations d'emplois et les formations, essentiellement. Euh, le FEADER, donc, c'est plutôt dans le domaine de l'agriculture. Et le FEAP, le Fonds européen pour la pêche. Donc on a compris de quoi il s'agit. Euh, ces fonds-là, donc, sont... Euh, donc je l'ai expliqué dans des programmes opérationnels. Ces programmes opérationnels sont en partie gérés par le ministère, donc qui est en lien avec la thématique, Donc s'il s'agit du FEDER, ça va être le ministère de l'Intérieur. Si c'est le, le, le FSE, le Fonds social européen, ça va être géré par le ministère de l'Emploi. Euh, certaines donc parties des programmes européens seront gérées donc, au niveau national, au niveau du ministère. Et d'autres, parce que c'est plus important, enfin c'est plus judicieux de le faire gérer au niveau de la région, vont être gérés par le préfet de la région. Donc c'est lui qui aura l'autorité sur ces fonds-là en région. Concernant donc le, le, le Fonds social européen, certaines mesures du programme euro, euro, opérationnel FSE sont gérées par le préfet. Donc c'est la directe qui est responsable donc de, de l'emploi sur la région, enfin qui est la, la structure en charge de l'emploi en région, qui va donc être en charge de certaines mesures du programme opérationnel FSE. Euh ça fait si vous regardez bien ça fait le système d'un entonnoir en fait on part du ministère qui a tout le programme en charge une partie est gérée au niveau de la région euh, donc au niveau de la direct et ensuite euh, la direct va s'adresser à des OUI des organismes intermédiaires tels que la CRES pour euh, redistribuer ses fonds euh, auprès des, des bénéficiaires ultimes les associations essentiellement La CRES a en charge la sous-mesure 423 du programme opérationnel FSE. Cette sous-mesure-là est dédiée aux micro-projets associatifs, c'est-à-dire qu'elle va viser essentiellement des petits des petites structures associatives, ce qui n'exclut pas, euh, bien sûr, les coopératives, Mais ce, pour 95% des projets, ce sont surtout des associations. Ces micro-projets associatifs, on les appelle micro parce qu'ils vont avoir un montant de, dans de 23 000 euros maximum. voilà Alors on va surtout donc garder bien sûr l'esprit du Fonds social européen, c'est-à-dire qu'on cherche avant tout à créer de l'emploi. Donc on va aider des structures à se, à se créer, ce qui va forcément générer, enfin, on le souhaite en tout cas, des emplois. Euh, mais ça peut être également des projets de soutien à des publics en difficulté. Ça va être notamment des chantiers d'insertion euh, qui vont euh, permettre à des personnes donc en insertion de pouvoir euh, accéder à l'emploi. Je peux vous parler donc du projet euh, euh, qui est porté par la structure euh, domisol c'est une association euh, donc qui va permettre de mettre en place euh, une crèche pour euh, enfants euh, ayant un handicap voilà Et il y a euh, malheureusement un, un besoin qui n'est pas comblé par les, un, les services publics Euh, des enfants sont malheureusement euh, dans l'incapacité euh, d'accéder à une crèche traditionnelle parce que les crèches ne sont pas équipées pour recevoir ce public-là et donc l'association Domisol euh, que nous soutenons par le biais de la sous-mesure 423 euh, est en train de mettre en place cette crèche euh, dans les Pyrénées-Atlantiques euh, enfin, l'association en tout cas se situe à, à Vieillet-Ségur déjà sur les 75 structures que nous avons pu accompagner sur 3 ans auprès de la crèce à aquitainine sur la sous mesure 423 euh, la grande majorité des structures a, a, a pu continuer à son, son action euh, il n'y a que deux ou trois structures qui malheureusement ont, ont connu des lendemains un peu plus difficiles et qui pour des mesures qui sont enfin pour des raisons qui sont parfois euh, Malheureuse, ces structures ont dû mettre fin à leur projet. Mais je vous dis, sur les 75 qu'on a pu accompagner, euh, la grosse majorité, plus de 70 d'entre elles, sont ont continué leur action et pour l'instant se portent très bien. en euh, Ce suivi-là, nous le faisons juste les quelques temps après que la structure ait, ait achevé son action auprès de notre structure. Mais il y a un suivi qui se fait aussi par la directe dans les trois ans après le la fin de, du, du projet porté par la sous-mesure 423 et qui pourra rendre compte euh, au niveau national, faire une évaluation donc des structures qui auront euh, pu euh, permettre de mettre en place des projets et pérenniser ces projets. Il y a deux types comme je vous le disais il ya deux types de, de structures enfin de, de projets que nous nous accompagnons ce sont donc des créations de structures et là euh, le bénéficiaire direct de, du fonds européen ça va être la, la personne ou les personnes qui seront employées sur le projet puisqu'elles toucheront un salaire euh, grâce à la subvention qui est accordée Mais il y a aussi ce qu'on appelle les, des bénéficiaires ultimes, ce sont donc les personnes qui euh, vont bénéficier euh, du, du projet, mais indirectement, euh, par le biais des, des fonds européens. Alors ce sont des... Euh, c'est surtout des chantiers d'insertion. Donc ce sont euh, des projets qui vont permettre à des publics euh, en recherche d'emploi et en difficulté sociale euh, d'accéder à un emploi par le biais de ces chantiers-là. C'est certain que des subventions, euh, il en faudrait beaucoup plus qu'il n'en existe, ça c'est certain. Après de nombreuses réunions faites avec les partenaires régionaux avec lesquels nous travaillons, il s'avère que effectivement les, les caisses se vident de plus en plus. Hein, euh, et malheureusement, euh, elles peuvent aussi se vider euh, dans le domaine du, du social et ça c'est un petit peu dommage. Les demandes sont... Je dirais, il me semble qu'elles sont constantes. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y en avait plus qu'avant, mais par contre, elles sont peut-être euh, moins soutenues, oui, malheureusement. Dans tous les cas, la Cresse Aquitaine continue euh, d'accueillir et, et euh, des associations porteuses de projets. Euh, nous étudions euh, de très nombreuses demandes. Et euh, bien sûr, euh, avons la chance de pouvoir euh, euh, partager avec euh, des associations qui portent des projets très intéressants. Et malheureusement, tous les projets ne peuvent pas être retenus parce que notre notre enveloppe n'est pas extensible à l'infini. Et c'est bien dommage parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup à faire auprès des associations. Et la CRES œuvre dans ce sens.